Bienvenue dans ce premier Radio Week-end de l'année. Et oui, la semaine dernière, nous étions encore l'an dernier. Alors, bonne année à tous, bien sûr, nos meilleurs voeux de la part de toute l'équipe. Nous aurons les incontournables, incontournables de début d'année, nous verrons pourquoi. Nous allons nous arrêter sur deux phénomènes. Il y a le phénomène Johnny Hallyday qui se poursuit, nous en parlerons. Et puis il y a également un phénomène sardou qui continue à remplir les zéniths que l'on voit partout. Les anniversaires Paolo Conte, Pascal Obispo et Elvis Presley. Ce serait l'anniversaire de David Bowie, de John Baez. Et puis nous nous pencherons sur Calogero également qui est l'un des grands du moment. La musique de pub, du jazz et le classique pour terminer. C'est une partie du menu. Radio Weekend, Radio Weekend Nous commencerons comme d'habitude avec les incontournables de ce début d'année. Alors nous allons donner un petit coup de main à l'équipe de France de rugby qui va se lancer dans le tournoi des Six nations. Nous allons donner un coup de main aux Jeux Olympiques, aux participants aux Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent également. Encouragement aussi pour l'équipe de France de foot qui sera au Mondial en Russie au mois de juin prochain. Je ne vous en dis pas plus sur le titre, vous allez comprendre pourquoi nous aidons les sportifs de cette façon. strong now Mess House Band, c'était l'hymne de 1998 de la victoire des Bleus dans le Mondial. Les Rois Mages, c'est la période des Rois qui n'a pas encore eu sa fève, qui n'a pas eu sa couronne, qui n'a pas eu sa galette. Sheila, elle l'a eu depuis longtemps. Et là, nous allons retrouver Sheila avec les petits écoliers chantants de Bondy. Les Rois Mages. Ah Galilée, suivais les yeux l'étoile du berger Je te suivrai où tu iras, Fidèle comme une ombre jusqu'à destination Comme les rois mages, les rois mages en Galilée, Galilée Suivaient les yeux l'étoile du berger Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles On suivit le soleil avec obstination Plaise au ciel, que j'ouvre mes fenêtres Le matin, au bord d'un étang bleu Plaise au ciel, que rien ne nous arrête Dans ce monde aventureux Comme les rois mars, en Galilée, suivaient confiant l'étoile du berger Mon Amérique, ma lumière biblique Ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi. Pa, pa, pa, pa, pa Pa, pa, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, Fidèle comme une ombre Jusqu'à destination Plaise au ciel Que s'ouvrent les nuages L'éclaircie Défoilent le chemin Plaise au ciel Au terme du voyage Ton client sera Le mien Comme les rois mages En Galilée Suivet confiant l'étoile Du berger Quand Christophe Colomb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 Kom mee, hond, hond, Chez là, les rois mages, c'est vraiment le gâteau et la chanson de saison. Avant de passer aux anniversaires de cette période, arrêtons-nous un instant sur le phénomène Johnny, Johnny Hallyday. Les 50 plus belles chansons de Johnny Hallyday, c'est un coffret qui est sorti, qui est ressorti, atteint tous les records de vente, 200 000 ventes en seulement deux semaines. Et puis il y a également l'album Hommage, on a tous quelque chose de Johnny, l'hommage de tous ses amis, qui a dépassé également le cap des 200 000 ventes. Sur cet album Hommage, il y a Thomas Dutron Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étend de ma vie et l'enfer. Bien comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. C'était ma peine, pour ça de l'amour Et bonne chance à celui qui veut ma place Dix ans de chaînes, sans dans le jour C'était ma peine, pour ça de l'amour J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné Dans mon cœur, c'est une illusion de douceur Je chante. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang Je peux t'expliquer Tu confonds Et le jour et la nuit Je veux t'approcher mais tu es Je serai plus l'esclave de ta chair. Dix ans de scène, sans vorm, le jour, c'était ma peine, forsal de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Où est ta place? Dix ans de scène, sans vorm, le jour, c'était ma peine, forsal de l'amour. J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné. J'ai carrément dit non Mourir d'amour enchaîné Non mais ça va pas la tête Mourir d'amour enchaîné J'ai dit pas question Mourir d'amour enchaîné J'ai dit bah écoute j'ai pas faut voir mais en fait Mourir d'amour enchaîné du tronc, Gabriel, et nous ne pouvons pas passer à côté du patron du boss du taulier de Johnny Hallyday lui-même, le célèbre requiem pour un fou. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bado. je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonne Cette nuit, alors je vous donnerai ma vie. A quoi me servirait ma vie? Changé. Je suis prêt. On est à l'idée avec ce clin d'œil de début 98. Les anniversaires. Radio Weekend. Radio Weekend. Premier anniversaire pour cette période. Hein, ce ne sont pas les anniversaires du jour, rappelons-le toujours. C'est l'anniversaire de la période. Paolo Conte, le 6 janvier 1937. Il est né en Italie, bien sûr, Paolo Conte. Le voici, le voilà. BN, BN.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 It's wonderful I dream of you, chips, chips, du du do, Chips. du du Chips, du Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do-do-do-do-do, chip, chip, boom, do-do-do-do-do, chip, chip, boom, do-do-do-do-do. C'è una capatoy azzurro fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, do do do do do, chiboob, she Anniversaire de Paolo Conte, anniversaire également de Pascal Obispo qui est né lui le 8 janvier 1965. Un très beau millésime. Sur les coteaux en pente Vallons amoureux, un rayon de soleil et passer sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon milésime, ma plus belle année Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné Je suis à jamais ta terre C'est ça, être père Après autant d'amour La saison des vendanges On récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon milésine.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 Des notes légères, des regards qui caressent Où je gagne en amour, comme on gagne en noblesse C'est ça C'est ça, être père. Pascal Obispo pour l'anniversaire. Ce serait l'anniversaire d'Elvis Presley. Il était né le 8 janvier 1935. Il nous a quittés en 1977. Le voici, monsieur Elvis Presley. A very old friend came by today. He was telling everyone in town of the love that he just found And Marie's the name of his latest flame He talked and talked and I heard him say That she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere And Marie's the name of his latest flame Though I smiled, the tears inside were a burning. I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally And Marie's the name?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 Elvis Presley. Ce serait aussi l'anniversaire de David Bowie, né le 8 janvier 1947. Il nous a quitté il y a presque un an, le 10 janvier 2016. Deux ans, deux ans exactement. Il avait 69 ans. David Bowie, John Baze. John Baze est toujours là, 9 janvier 1941, elle chante toujours, elle est sur les podiums, elle est également en musique, dans les disques, sur les CD, sur internet, elle est partout John Baze. C'était le dernier anniversaire de cette période Radio Weekend Radio Weekend 2018 Les musiques 2018 Alors c'est le nouveau simple de Calogero. On a beaucoup entendu, nous l'avons d'ailleurs Beaucoup entendu ici même Je joue de la musique, c'était le titre phare de cet album Il y a d'autres choses sur cet album à découvrir Fondamental, Calogero. On a tous Une chanson de Souchon Qui nous traîne Un vieux col roulé qui nous gêne, Une rentrée, une odeur de trousse Dans nos souvenirs, on a tous Toutes ces choses qui durent et qui tiennent Un vieux poster de Saint-Etienne Des mots qui nous ont démolis Des jeux préfèrent qu'on reste amis Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse Et qui font de nous un édifice On a tous au fond du mental, toutes ces choses fondamentales Toutes ces pierres semées dans le passé, qui nous poussent et qui nous font pousser Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne Un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne. Des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève. Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental.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 Calogero, c'est encore un petit cadeau de début d'année peut-être pour vos amis qui ne l'ont pas et on n'oublie pas que les CD c'est surtout destiné aux voitures aujourd'hui. On ne vend plus de CD, on en écoute pas mal en voiture toujours. Nous allons nous arrêter aussi un instant sur le phénomène Sardou. Il y a véritablement quelque chose qui se passe autour de Michel Sardou. Il est partout, il remplit les zéniths de France, il continue sa tournée, il remplit les écrans de télé également toute cette fin d'année. Les adieux de Sardou à la chanson, ça marche puisqu'il nous a promis que c'était sa dernière tournée. Eh le voici, Michel Sardou avec le titre le titre numéro 1 de son album Le Figurant Derrière Bebel Derrière Bourville Dans les quatre ailes, et six Camille C'est moi Celui qui courait sur la plage Mais qu'ils ont coupé au montage C'est moi Devant mon temps, devant Miu Miu Juste devant, mais très très flou C'est moi Celui qui danse avec Marceau par le grand brun, le blond de dos C'est moi Le figurant Derrière Gabin, derrière Blié Tous les larbins qu'on a sonnés C'est moi Derrière Poiret, derrière Zéro Quand ils étaient troisième couteau C'est moi Après les gens de toute l'équipe Le grand absent du générique C'est moi C'est moi Le figurant Le figurant Celui qui rêve d'une réplique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 C'est moi, derrière Stallone, derrière Bruce Lee, l'équipe qui zone dans les C'est moi, derrière Balou, derrière Mougli, le singe qui joue de la bâtie. C'est moi, c'est moi, le figurant, le figurant. Celui qui rêve d'une réplique Comme d'autres rêves de l'Amérique Celui qui gèle pendant des heures En attendant qu'on dise moteur Celui qui regarde l'Atlantique Juste à la proue du Titanic Celui qui rêve de quelques lignes Même si elles doivent le rendre indigne C'est moi Le soldat inconnu qui tombe Quand Ryan passe entre les bombes, c'est moi Celui qui dans Paris brûle-t-il saute un camion et qu'on fusille C'est moi, le figurant Et Michel Sardou est aussi chanté par les jeunes, mais oui, Kids United. 1 million 000 albums vendus pour Kids United. Une réussite avec ces jeunes chanteurs qui ont été réunis après The Voice. Il y a la chaîne M6 qui est derrière également. Kids United, c'est du sardou, pur sucre, pur jus de fruits, les lacs du Connemara. Au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, fait, le Connémara. United complétait cette séquence sardou, la pub. Alors, nous avons mangé beaucoup de publicité pour Amazon à la télévision en cette période de fête de fin d'année. Live and let die, Paul McCartney, c'était la musique de cette pub pour Amazon. Vous en aviez un petit extrait dans le spot de pub. Le voici en intégralité. To say live and let live, you know you, did, you know you it you know you But if this ever changing world in which we're living Makes you give in a cry Say live and let die <laughs> Paul McCartney, nous allons rester un instant dans les Beatles avec Ringo Starr, qui vient, figurez-vous, d'être de nouveau distingué par la reine, la reine d'Angleterre. Ringo Starr avait été fait membre de l'ordre de l'Empire britannique en 1965, c'est un peu notre légion d'honneur française. Eh bien, monsieur Ringo Starr, il devient chevalier pour service rendu à la musique. C'est ce qu'a décidé la reine d'Angleterre. Taste and cream, like strawberry wine. You're sixteen, you're beautiful, and you're mine. The. Star, nos compliments pour cette promotion dans l'ordre de l'Empire britannique. Nous vous offrons une petite séquence jazz à présent, du très bon jazz. Take 5, c'est un grand classique de Dave Brubeck. Alors Dave Brubeck, c'était au saxo. Elec Baxic, c'est à la guitare. Elec Baxic, Take 5. De l'excellent jazz, Elec Baxic Take Five. Et deuxième jazz pour ce week-end, le plus grand orchestre de jazz que l'on ait jamais connu, l'orchestre de Count Basie. Jumping at the Woodside, un grand classique du jazz. Et nous allons nous quitter comme d'habitude en remerciant FMR et l'équipe qui réalise ce rendez-vous du week-end. Nous allons nous quitter avec le classique de chez Classique. Recueillons-nous un instant. C'est un extrait du Tédéum, le prélude du Tédéum de Marc-Antoine Charpentier. Si vous avez un jour regardé la télévision, vous allez reconnaître forcément la musique. Bon week-end, soyez prudents sur les routes Week radio Weekend